Allez, la Belle Rock, la dernière de l'année, oui, l'année qui a filé. Nous sommes dimanche 21 décembre, 18h. On ne va pas perdre beaucoup de temps hein, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses pour vous et puis beaucoup de monde aussi dans le studio. Ça fait plaisir de voir que tout le monde est présent au rendez-vous dominical de la Belle Rock. J'espère que vous aussi vous êtes présents, que vous soyez tranquillement dans la voiture, à la maison, peut-être、euh, au village de Noël sur un petit、euh, MP3, iPod, tout ça. On peut écouter la FM. Donc、euh, voilà, on va passer deux agréables heures ensemble. Rétrospective deuxième partie, puisqu'on avait commencé avec toi la semaine dernière, Sarah, et on va terminer. Alors, on a dit, c'est difficile de, de rentrer un an de programmation en 4 heures, mais on va essayer de faire notre mieux.、Et、évidemment, il y aura des choses qui vont être un petit peu passées à la trappe, on va dire, mais on, on va se débrouiller. En tout cas, allez, tout le monde est dans le studio. Sarah, on commence par toi. Bonsoir, bonsoir. Good evening. Hello, hello, hello. Comment tu vas bien Oh, toujours à la pêche. t as eu le temps de faire tout ton Christmas shopping、euh, Pas trop, mais bon, pff, tant bon, pis. Bon, il te reste. <rire> Il te reste 4 jours,、hein. il faut te dépêcher, Sarah. Oh, on a l a r g e m e n t le temps. Alors, sur ta gauche, on a Simon. Simon, comment il va Ça va, ça va. Moi, j'ai fait de la pâte à modeler moi, pour Noël. D'accord,、ah, ouais. t'offres <rire> des cendriers à tout le monde.、Quoi. Voilà. D'accord, ça, c'était niveau à peu près CM2, 6ème, si ouais, mes souvenirs sont bons. Ah, c'est l'argent, c'est ça D'accord, d'accord. l Argent, d accord, d accord. argent. argent, argent. <rire> Simon, toujours le nerf de la guerre. Et puis, à côté de toi, sur ta droite, on a Sylvain. Bonsoir. Comment il va, Sylvain Très, très bien. Tu t'es bien remis du scarabée, ça va Moi,、ouais, ça va. Tranquille, ça c e s t Bien passé? o、ouais. i、oh, On aura peut-être l'occasion d'en d i s c u t e r un petit peu plus tard. Ouais, pourquoi pas?、Ah, un des、mmh. événements quand même de l'année, il faut dire, l'ouverture、ah oui, de cette belle、même. salle du Scarabée. Et puis avec nous, alors on est super, super, super content d'avoir un personnage cult e très rock'n'roll, légendaire.、Euh... C'était super, super difficile pour l'avoir ce soir dans le studio parce qu'il est en tournée mondiale、oui. actuellement. Ouais, tournée、ouais. euh, il doit faire beaucoup, beaucoup de, de concerts hein, et en plus il n'a pas beaucoup, beaucoup de temps.、Euh, ça se déroule,、euh... enfin bref, la logistique, c'est un, un cauchemar. Mais il a une expérience terrible et il a quand même réussi à nous, à nous caser pendant ces deux heures. Et donc, il y a avec nous, c'est évidemment Sarah en anglais. Comment il s'appelle Father Christmas. f a t h Et r r c h i s m a s et oui, le Père Noël qui va être là pendant deux heures dans la Bell Rock, c'est pas génial parce que le Père Noël c'est quand même un, un vieux rocker. C'est、ouais, vrai, c'est vrai. C'est pas parce qu'on a une barbe blanche et puis un chapeau rouge qu'on qu n'est pas un tueur. o g h La preuve, v r、oui, a i m e n t vraiment, vraiment <rire> la pêche. Et d'ailleurs, il vient d'arriver dans, dans le studio, donc、euh, tout de suite, Père Noël,、euh, c'est à vous.、Hein. Allez, on y va, Père Noël. ジングルベルス、ジングルベルス、ジングルベルス、ジング e ベ o ス、ジ f グルベル u ジン e ルベルス、ジ c o ルベルス、ジングルベルス、ジングルベルス、ジングルベルス、ジングルベルス、 Oui, c'est la mariée,、hein. le Père Noël, il a le droit d'avoir une <rire> copine aussi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Toxique, Sonic, on avait dit que c'était la rétrospective, mais on ne pouvait pas résister à l'idée de vous passer quand même à un. Un petit, une petite nouveauté, un single sorti pour les fêtes de Noël signé Toxic Sonic dans la Belle Rock. Toxic Sonic, j'aime bien parce qu'on a reçu un communiqué de presse.、Euh, il se décrive c'est ce que le groupe Kiss aurait fait subir au disco s'il s'était appelé les Ramones. Est-ce qu'on est, qu est d'accord <rire> avec cette citation ou pas Pas mal. C'est original. Ouais, ouais c'est pas mal.、Hein. En tout cas, Toxic Sonic, on connaît hein, puisque c'est Mac du groupe Pravda à la voix et à la guitare qu'on a vu au mardi du Grand Marais à la fin de, du premier semestre 2008,、ouais. si mes souvenirs sont bons.、Euh, Souviens-toi, Sylvain, on était ensemble. Hein, bien Tu t te souviens de la chanteuse, toi je suppose, au、oui, micro Oui, bien sûr, é v i d e Il y a aussi Necros du groupe Dead Sexy Inc. à la batterie et Crazy Mir à la basse. Hein, belle petite、euh, pépette hein, dans ce groupe. En tout cas, le, le single est sorti pour les fêtes de Noël euh, avec euh, de, de, de la vidéo. Et ouais, même une vidéo bien rigolote hein, pour te retrouver,、uh, retrouver sur leur、uh, MySpace. Voilà, exactement. Allez, la Bell e Rock sur le 894, on va faire notre rétrospective, mais on va parler aussi de notre dernier rendez-vous avec les mardis. Du Grand Marais, c'était mardi dernier évidemment,、euh, avec le concert de FM hein, qui a eu lieu à Riorge. Mardi dernier, un jeune Parisien, donc François Morin,、euh, qui se fait appeler、euh, FM, il a sorti en février son premier album A Dream or Two chez Warner.、Euh, le concept, c'est de la pop de chambre, c'est-à-dire que c'est entre de la pop musique et de la musique classique, hein, un mélange très astucieux et très original avec、euh, des compos personnels et aussi des, des relectures de standards rock. On a pu notamment écouter. Sylvain b l a n d y il y avait quoi d'autre comme、euh, truc connu Il y avait、euh, David Bowie, il y avait k a t e b u s h de Cure, il y avait même Madonna. Bon, en tout cas, ouais, exact pour une rendition de, de musique hein,、ouais. assez originale.、Ouais. Euh, C'était drôlement bien ce concert, si ce n'est un petit peu calme au niveau du public. C'est vrai qu'au niveau de ouais, la fréquentation, c'est un petit peu dommage. On discutait avec Baba, lequel on remercie d'ailleurs pour nous fournir tous les sons, toutes les captations de cette saison des Mardis du Grand Marais. Il y avait quoi À peu près une cinquantaine de personnes à tout casser.、Euh, ouais. Et、euh, c'est dommage parce que quand il se casse le cul, quoi, Baba,、euh, au niveau de, de la déco, etc., il n'y a jamais personne au Grand Marais. Ouais,、dommage. il avait fait une belle installation pour Ouais. Belle installation avec des haut-parleurs un petit peu de partout. En tout cas, nous on s'est r é g a l é et vous allez vous régaler ce soir et vous allez dire c'est trop dommage qu'on n'y a pas été parce qu'on a des, des bons trucs. On commence, tiens, avec un, un morceau que François Morin a dédié, si mes souvenirs sont bons, à sa sœur. Hein, comme quoi il se prenait la tête souvent et que depuis quelques années tout allait mieux. Et un titre qui s'appelle Those a r e Things. Tout de suite, un nouvel extrait des Mardis du Grand Marais. ラベルロックどんどんど l どんどんどんどんどんどんどんど A load of English candies Those were the things that you loved Le meilleur du live et deux autres extraits de cette session enregistrée mardi dernier du côté de Riorge un petit peu plus tard au début de, de la deuxième heure hein, de ce programme. On écoutera notamment une superbe reprise de The Cure, un titre、euh, sur le premier album, un Killing an Arab. Voilà, je vous rappelle que si vous avez aimé ce concert ou si vous découvrez ce soir dans la Belle Rock que François Morin, donc alias FM, a sorti son premier album, ça s'appelle Dream or Two, une blague assez récurrente d'ailleurs dans son set puisque、euh, c'était un petit peu poussé à la consommation, u n p e t i t p e u Mais,、euh, c'était drôlement bien fait. En tout cas, nous, on a adoré. C'est encore une fois dommage qu'il y ait eu pas plus de, de monde hein, du côté de Riorge. On espère que vous allez vous rattraper, Simon. On en parlera un petit peu plus tard, hein, puisque la dernière session de l'année aura lieu ce mardi avec une soirée électro. D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, un des coproducteurs,、euh, Jacques, viendra nous en parler en direct autour des 19h et il amènera avec lui un des DJs de la soirée, Damien, qui sera au micro donc de la Belle Rogue. Voilà. On passe à la deuxième partie de notre r é t r o s p e c t i v e 2008 avec cette année, on, si vous avez écouté le, la semaine dernière, avec des gens comme n o s t a l e n t s Alain Bachung et Daniel Dark,、euh, beaucoup d'artistes français hein, qui nous ont sorti de magnifiques euh, albums. Euh, ce soir, on commence avec les sept membres d'un groupe qui s'appelle Coming Soon, un groupe français qui a sorti en février dernier leur premier album. C'est sur le label Kitchen Music, titre de l'album, ça s'appelait New Grids, et on a découvert pas mal de, de choses, hein, de nombreux styles musicaux, Simon, puisqu'il y avait pop, rock. Pop rock, blues, country,、euh, folk aussi, même. Bien. Bon, très bien. Ils étaient du côté de, de Saint-Etienne hier du, pour un concert. Et ils sont ce soir donc. Ça fait partie de notre Best of 2008. Les Français de Coming Soon, tout de suite, avec un titre qui s'appelle Jack Nicholson Style. Where the roads are s u n g a n d spread, and the lights are glimming low. I'd g r a b you on the swamps and steer you and the bow. Roll you on in fire flames and kiss you on and on and on. Drag me, call some sky. It doesn't take a butterfly to stop a midnight train. Fits in my candle light and the moon so pale. But oh, I knew that my desire could embrace them, them all, angels and the double hundred candles of the lights of Notre Dame. Jack, me call some sky. As Jeremiah w r i t e for s o u m b l e s s lines, Jack Nick also spies. Please take my hand and press it hard so when I go to die, I cannot miss your kingdom and his doors all ajar. The man that stood when all w e n g down, the one you love so fine, I'd never return to cuss and curse in an ice ship's a u t g u n n e d way. Bell rock La b e l l rock électriquement. Très satisfaisant. Bonne surprise de l'été 2008, signée des ex Little Rabbits, les French Cowboys, les Nantais, hein, qui pour l'occasion se faisaient accompagner sur ce disque par Lisa Lilund, une artiste franco-suédoise. L'album est sorti fin juin sous le nom French Cowboy Lisa Lilund, c h e r e Horses.、Euh, un travail donc en commun e n r e g i s t r é en une semaine à la coopérative de mai. Et、euh, chose importante aussi à souligner, les French Cowboys hein, qui ont honoré la Belle Rock avec du live et une interview enregistrée. C'était lors de leur passage à Saint-Etienne au café-théâtre Le Triomphe en octobre dernier. Sylvain, tu y étais Oui, c'était une interview très bruyante d'ailleurs. Oui, très bruyante. Oui, bruyante. très bruyante. Il y avait beaucoup de bruit. Oui, beaucoup、tout、de、bien. bruit.、Ouais. Parce qu'il n'y a pas vraiment un espace VIP. Il n'y、ouais, avait pas de loge. C'était une m a s a n i n e au-dessus du bar. Donc c'est vrai que c'est difficile. Ouais. Ouais, en tout cas, tu nous as ramené du, du bon son. Et puis une petite conversation. Ça parlait de, de, de quoi tout ça là, vous avez,、euh... bah, Ils nous ont parlé d'où venait le nom French Cowboy,、euh, de leur producteur Jim Waters,、euh, de la rencontre avec Lisa Lilund.、Euh, De la création de leur label, enfin beaucoup de choses. Ouais, et en parlant du, du label, justement Avalina Records, un label qui va assurer d'ailleurs la sortie française du nouvel album de Golden Boots, un groupe de Toxon en Arizona, puisqu'il y a pas mal de, de connexions avec cette ville, donc aux États-Unis. Une sortie prévue pour le 26 janvier 2009, on en reparlera donc début d'année. On continue cette rétrospective avec les albums français Coup de cœur de Label Rock pour cette année qui se termine. Ce coup-ci, on va repartir en avril dernier avec le quatrième album du groupe Expérience. L'album s'appelait et s'appelle toujours d'ailleurs. Nous en sommes encore là.、Euh, Sylvain, tiens, je te laisse le micro puisque c'est peut-être toi parmi nous qui connais le, le mieux Expérience. Oula, moi j'étais. Enfin, ça fait une dizaine d'années que j'écoutais、euh, enfin, le premier groupe, Diabolo g o、oui. m c é t a i t donc né en 2000. Et donc、euh, maintenant, c'est plus un projet solo de Michel Clou.、Euh, c'est devenu un groupe、euh, presque déjà culte qui a enregistré 3 LP. Ouais, alors ils ont sorti donc leur quatrième. Toujours ce, ce mélange de, de rock avec des influences un petit peu hip hop, des guitares saturées, avec une voix mi-chantée, mi-rapée sur des textes incisifs. D'ailleurs, on lui avait demandé à Michel s'il si considérait sa musique comme du slam. Et il disait non, c'est complètement、euh, une appellation、non. de journaliste. C'est、ouais. complètement n'importe quoi.、Euh, en tout cas, donc Expérience qui avait enregistré ce super. Album à Chicago et qui était venu le, le défendre au fil à Saint-Etienne, c'était en mai dernier, fin mai dernier, et qui pour l'occasion nous avait gratifié d'une session live et d'une longue interview. C'est vrai qu'on avait bien sympathisé avec ouais, le trio, o、ouais, u a、ouais, il s i s parle n t beaucoup en plus, ça, ça va bien. Ouais, et puis ils avaient joué dans la partie, pas dans la grande salle du film, mais dans la petite partie club, et ça s'était drôlement bien passé. On était on est bien kiffé comme très, très bien, c'était vachement bien. Voilà, expérience tout de suite dans la Belle Rock avec Something Broken. フあイターズのコンピング ファンは世界の最高の地域で最 Une série française dans cette rétrospective 2008 sur le 894, la b e l Rock, avec notre dernier groupe hein, de, de la série française, un groupe qu'on suit depuis un bon moment, Les Lyonnais de Music is Not Fun. Ils sont quatre, Sarah. Hein, ils, beaucoup, sont ouais, quatre. Ils, sont, ils sont tous mis g en plus dans le、ouais. côté là C'est、euh, bien. Qui est dans le groupe, Sarah Qui est dans le groupe bah, Tu veux les noms bah,、oui. Guillaume, Lucas. Julien et v a l e n t i n Ouais, alors ils ont sorti donc ce single, hein, Ghost, Ghost.、Euh, en 2008 et devraient sortir leur premier album début 2009. C'est prévu pour janvier. J'ai été faire un petit tour sur leur site、euh, internet.、Mmh. S'il n'y、mmh. a pas de, de retard, hein, on sait ce que c'est avec、euh, les sorties d'albums. En tout cas, ça devrait sortir sur un label lyonnais qui s'appelle Back to Mono Records. Et puis l'actualité、euh, chargée hein, pour le groupe en 2008 est chargée aussi en 2009. Eh ben oui, c'est qu'en plus de sortir leur single, bah, ils ont beaucoup tourné là et ça continue. Puisqu'en janvier, ils Ils sont À Londres, ils reviennent en France et ils sont même du côté de Riorge, je crois bien. Ça, c'est <rire> bon, ça, c'est bon.、Hey. Ouais, la c l i v e à Riorge, joué pour les mardis du Grand Marais ce sera le mardi 7 avril. Bon, bah, impeccable!、Alors. On aura l'occasion d'ailleurs de,、mmh. de parler des Mardis du Grand Marais, puisqu'on aura soit Laure ou Cyril qui viendront nous, nous rendre visite dans la Belle Rock en début d'année 2009,、qui、puisque aura, ça y、aura. est. Le deuxième semestre est tombé. Je sais pas si c'est encore public ou pas. En tout cas, nous ici, on est plutôt i m p r e s s、ouais. i o n n é T'as vu Il y a des bons trucs. Moi,、ah, j a i、euh, pas... pas vu.、Moi. Ah, ah t'as、ah, ah, ah, pas ah, vu e t o i Et pourtant, c'est toi hein, qui traînes le plus côté concert, en tout cas.、Mmh. Euh, tiens, un concert, je voulais en parler. Est-ce qu'il y a des concerts qui vous ont marqué、euh, tous là Simon, ton, ton concert de L'année. Oh là là!、Euh... Oh、là, là c'est festival en général, c'est un groupe de concerts.、Ah, okay, ouais, <rire> ouais, ouais, mais un en particulier, un groupe en particulier ou pas?、Euh, non, sur le coup, non. Non, il y a un qui e t à. Bon, d'accord, ok. Bon, rien n'a plu s、euh, Non, bah, si! si,、oh, si. Il y avait、même. trop qui l'a、ouais. plu, c'est ça le problème. Il y, y a des concerts auxquels j'ai été où j'ai pas vu les gens que je voulais voir. d a r exemple, plus que v e i b e r t que je devais aller voir à Lyon. J'ai vu aussi, parallèle aussi, toujours à Lyon,、euh, sur B-Record. Ouais. Mmh. T'as vu des bons trucs quand même en tout cas Ah、quoi. oui, bah oui, o u i Au point de vue local, des choses qui t'ont marqué ou pas Euh. Si, oui. <rire> <rire> ok, ok, Simon, donc plein d'inspiration ce soir, c'est bien. Par contre, j'ai envie de revoir Mato là. Ah, t'as envie de revoir、euh, Mato, ouais. ouais. bah, bah ils vrai, seront en première prochain, partie de Music is Not Fun. Ah bon, d'accord. Bah tu vois, impeccable.、Mmh. Impeccable. Au moins, il y en a un qui suit ici. Merci Sylvain. <rire>、euh, tiens, Sylvain, la question piège aussi, ton concert de l'année o u l à je sais pas, Wai peut-être au fil. Ah oui, exact. Voilà, très très bon.、Euh, je sais pas, Autecre, c'était cette année, je sais plus, c'était、oui, oui. fin d'année dernière. C'était cette année, Autecre Ouais, c'était cette année, c'était ben... une semaine avant qu'on aille voir Daniel Dark. Ah ben voilà, e très bah t bien. Autecre, c'est le meilleur concert d'année, de,、ouais, de sûr. De、bon. très très loin. Ça, Sarah, obligée de répondre aussi b a h moi, je vais dire Emily Loiseau、ouais. à Rouen, parce、ouais. qu'elle a su aller au théâtre et j'ai trouvé ça très très mignon. Et en plus, Bah il faut dire Tim de Sticks et Deus. Ou ouais, ouais, j'allais dire f a r a i aussi, il y a eu、Mais、beaucoup bon, de c o r t s Mais bon, c'est le plus、hein. récent. Ouais, j'avais bien aimé aussi, évidemment,、euh, du côté du festival Paroles et m u s i q u e le grand Alain b a c h u n g o n en a、oui. parlé、euh, la semaine dernière. Il y a eu beaucoup, beaucoup de très bonnes choses. Et puis, du côté des Mardis du Grand Marais, il y a eu des trucs très sympas aussi.、Mm -hmm. Et il y en aura donc、euh, l'année prochaine aussi. Allez, on continue notre Best of 2008. On laisse la France et on part en Australie avec un groupe culte, celui de Nick Cave et ses Bad Seeds. Cette année, ils ont sorti leur 14e album. Dig, Lazarus, Dig, c'est le titre du morceau qu'on s'écoute. C'est aussi le nom de l'album. C'était d、euh, é b e t début mars et franchement ils sont toujours aussi au top Larry made his nest up in the autumn branches Built from nothing but high hopes and thin air Collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace and thought it was like a doggy, d -dog a r world. a n he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs I don't know what it is but there's definitely something going on upstairs Lies, leave soul Lies, leave soul Lies, leave just your just your soul. just your soul just your your your He had to get out of there in San Francisco, well I don't know. And then to LA, where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from LA. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know. going on upstairs? l and speak your s o l l i and speak your s o l l i and speak your soul back in the d a Well,、uh, New York City, man, San Francisco, LA, I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he, he never asked to be raised up from a tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up like so many of them do Back in the streets of New York City In a soup queue A dope fiend, a slave Then prison, then the madhouse, then the grave A、oh, p o o r Larry But what do we really know of the dead? And who actually cares? Bonjour les enfants! C'est le Père Noël dans la Belle Rock sur Virgin Radio! Du rock, de l'électro, de la pop! Wow! Ça va grave déchirer sa mère! Riding in the u p town train. You're gonna be a crook until you stop dealing i n c o c a i n e Still, you provide for your family anyway, that you still care. And you remember when they told you you would always be a n i Cave k c et ses Bad Seeds, un autre coup de cœur de la Bell Rock avec encore une fois un groupe que l'on suit depuis maintenant de nombreuses années. Joseph Arthur, chanteur, compositeur américain, découvert en 1996 par Gabriel, de retour donc en 2008 avec son s e p t i è m e album Temporary People, un album enregistré à New York hein, qui est sorti chez Fargo. Tiens, Fargo, Sarah, on oui, aime hein, ce label. Il、ouais, la y a、belle. eu de très chouettes disques cette année du côté de, de Fargo, hein, puis Joseph Arthur que l'on a vu récemment à Lyon, puisqu'il était en première partie de Tracy Chapman. Voilà,、mm -hmm. si vous êtes fan de musique calme et de folk en général, peut-être l'album à retenir. De 2008, je me tourne à nouveau vers Sarah puisque c'est toi、oui. hein, qui aime les, les, les choses plus calmes, Sarah. Bah, moi je suis une femme très très calme. Très sensuelle, n'est-ce pas Oui, voilà, c'est、bon. ça. Ouais, mais c'est bien, j'ai deux hommes dans le s t u d i o Ouais, trois, ouais, la température hein, donc, va、euh... monter ce soir. Bah, bah bien, déjà là,、oh, f c o u C'est、bon, chaud Donc, on va écouter un monsieur qui s'appelle Bonhever. Et、euh, il est vraiment chouette. Il a sorti un album qui s'appelle Forever, Forever Ago chez Kat Ade. Donc, encore un label qu'on fait beaucoup avec lui. Donc, qui c'est Bon Iver、bon, C'est un monsieur, un américain, qui s'appelle Justin Vernon en, dans la vraie vie. Et、euh, bon, voilà,、euh, il est parti.、Euh... Il y a une histoire hein, derrière ça. Oui, cet oui, album. Il, y a, il y a une petite histoire, parce que pour cet album, ils sont fermés pendant trois mois dans un tout petit chalet pour faire l'album.、Ouais. Okay, enregistré avec du, du matos très ancien, hein, juste、oh, oui. quelques petits micros. Il a écrit, composé et enregistré neuf chansons de fans. Folk, hein, des chansons、mmh. qui, qui s'inspirent d'ailleurs de ses dix dernières années hein, de, de sa vie. Alors, des、ça. choses pas toujours très joyeuses, mais en tout cas, c'est mais... chouette cet album. C'est chouette, et moi j'ai fait le défi à Sylvain, il faut qu'il recu... reconnu tous les matos dedans. D'accord.、Oui. allez bah, Sur ce morceau, c'est peut-être pas trop é v i d e m m e n t on va、ah, voir. Bon n e Ivor, donc、euh, un des albums à acheter si vous aimez la musique tranquille. For Emma, Forever Ago, c'est l'album, et For Emma, c'est le titre tout de suite dans la Belle Rock. i n s t a l l é on l'espère, et vous êtes bercé par le best-of 2008 de la Bellrock. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue hein, si vous nous rejoignez à l'instant. Sarah, Simon,、oui. Sylvain et Sébastien, donc aux manettes, le best-of, la rétrospective de nos coups de cœur avec un instant, hein, duo américain de Black Keys dans la Belle Rock, sixième album cette année, Attack and Release, produit par Danger Mouse, qui doit être le producteur le plus débordé et actif de 2008. Sarah, donc、mm. cet album hein, de Black Keys. Oui, il a fait ça, mais en plus, il a fait Nars b a r c l a y Oui, quand même, il、ça、fait、va. partie d'ailleurs de, de Nars b a r c l a y Nars b a r c l a y c'est surtout lui d'ailleurs. Exactement. Martina t o p l i b i r d Oui. Qu'on avait joué cette année. Ouais, très, bé, très bon album. Ouais, Short Wave 7. Oui, très bon album、hey、aussi. Oui, Beck. Ouais, rien que ça, quoi. Ça, c'est un semestre.、Ah, ça va, u o i Ça a pas trop mal quand on est producteur. Le chômage, il connaît pas, lui. Hein, pour l'instant, il, est... il a bien la cote, monsieur Danger Mouse. Voilà. On revient sur l'été. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Sylvain, si je te dis que c'est le coup e cœur de l'été d e n g u e Fever, oui ou non、euh, Ouais, complètement la fièvre tropicale, là, comme ça, ouais. Ouais, c'est bon, un groupe basé donc, à Los Angeles hein, qui se compose de 6 musiques. Et qui a la particularité d'avoir une chanteuse qui vient du Cambodge. Alors, c'est vrai que dans le, la pop et le rock, c'est pas très, très, très courant. Ouais, ça fait un bon mélange des styles.、Ouais. Et quand on a reçu cet album,、euh, et ben on a tout de suite、euh, vraiment adoré. Ils avaient déjà. On connaissait pas. Hein, moi, je ne connaissais pas. Tu connaissais Sylvain Non, pas du tout. C'est toi qui m'as fait connaître. Ouais, je connaissais pas du tout、euh, ce groupe, Dangay Fever. Pourtant, ils ont déjà sorti、euh, trois albums. Et puis, donc,、euh, en juillet, a débarqué、euh, sur nos platines le tout dernier album, Venus Earth.、Euh, un album. Qui ne devait pas sortir normalement en Europe, hein, mais qui a été encore une fois Peter Gabriel. Tiens, ça fait deux fois qu'on parle de lui ce soir、ah. en, dans Label Rock.、Euh, le boss du label Real World qui est tombé amoureux de cet album et qui a décidé de le distribuer du coup un petit peu partout en Europe. Et c'est une sage décision que monsieur Gabriel a eue puisque cet album est franchement terrible. Voilà, on s'en écoute tout de suite un extrait. Ça s'appelle Sing Hands et je vous rappelle, l'album s'appelle v e n u s o n Earth. Albums de l'été, Dengue Fever, Venus, Venus, Venus, Venus. Venus. v e a r t h voilà. Ouais,、euh... mais ça, ça nous ramène à une bonne question en fait.、Oui. Elle chantait quoi là Elle chantait quoi bah, Dans quelle langue Elle chantait dans le... en cambodgien. Bah, ça doit être.、Hein. On était là, mais qu'est-ce qu'elle. Les garçons ici m'ont dit qu'elle parlait en anglais, mais. Si、c'est l'anglais, moi je suis belge. o、ouais, u non, mais t'es pas belge, c'est du cambodgien. Il <rire>、euh, y a quelques paroles d'ailleurs.、Euh, ils avaient l'habitude apparemment d e n g a e Fever de faire que des albums où elle chantait justement qu'en cambodgien,、mm -hmm. mais、euh, sur cet album-là, le dernier, hein, Venus Earth. Euh, vous retrouvez、euh, de, des chansons, c'est Mimi en fait, c'est、euh, parfois en cambodgien et parfois en anglais. p o i p a En tout cas, cet album est drôlement chouette et si vous ne l'avez pas encore acheté,、eh、c'est pas trop tard hein, puisque le Père Noël, il faut lui commander. Voilà, c'est chez Real World.、Euh, on reste avec toi, Sarah, puisque ton、mm -hmm. coup de cœur de cette année arrive tout de suite, un groupe qui s'appelle Cloud Cult. Oui, Cloud Cult. Et je ne l'ai pas connu avant, c'était vraiment un découvert pour moi. Et s dommage parce qu'en fait ils sont en train d'arrêter. <rire> oui, c'est con ça. Oui, c'est toujours comme ça. Mais bon, bon. Il t'en reste quand même 7 albums à,、oui. à, à catch-up avec C'est ça, c'est ça. Parce que ça, c'est le 8e album et ils l'ont appelé、uh, Feel Good Ghosts Tea Parting Through Tornadoes. Donc c'est un titre qui en、uh, retient très、ouais. facilement. Donc 8 albums, je suppose qu'ils ne datent pas d'hier, le groupe.、Hein. Non, non, non, non, non, non, non, non. Ils ont commencé en 1995. Ouais, 1995. Voilà. Et si le groupe、uh, Dungay Fever à la particularité D'avoir quelqu'un qui vient du Cambodge, eux, c'est plutôt l'écologie leur truc. Ouais, ouais, Et、euh, ils ont même marqué sur l'album qu'ils ont planté, je sais pas combien d'arbres, pour couvrir、euh, tous les papiers qu'ils vont utiliser pour faire la couverture. Ouais, vachement bien.、Mm. Euh, ils ont l'habitude notamment de, de circuler, d'aller faire des tournées dans un van hein, qui、voilà. tourne au diesel, biodiesel.、Mm -hmm, un, un truc comme ça. Ils sont、ouais. vachement très, très verts en tout cas. Et ce sont des Canadiens, Cloud Cult. Tout de suite, donc, un extrait de cet album, Feel Good. Ghost, ça s'appelle Journée of the Featherless. Ça va, je l'ai bien dit. <rire> Et il faut.、Euh, le pauvre micro il en p r e n d p l e i n la tête、fed、ce soir. Featherless. Voilà, featherless. voilà C'est bon Featherless. On peut y aller alors. Allez. I can't find heaven,、I、make honey paper wings, I think they'll carry me well. I left you a love home, the best I've ever had. Were the ones I couldn't spell. They say that I'm a lunatic. They say that I'm a full of it. I say that it's worth dreaming just for the dream of it. It's all about passion. It's all about perception. Don't call me on my cell phone e c a u s e there ain't no reception. When I'm gone, when I'm gone. Start getting dizzy about a hundred feet up. I made friends with the clouds, I made friends with the nerds. If you ask a goose question, he never shuts up. Honestly, I miss you and I hope that you're missing me. Cause I could use your lips on me and a little bit of drama meme. For the moment, I can see way better than I've ever seen. Don't sell my stuff on eBay, cause I might. Cup. So many people wondering what's the right direction. As far as I'm concerned, there's only one way up. In my fingers, t h e y are blisters. In my eyes, t h e y are bullet holes. my heart's still beating. Guess I'm pretty. Hey! Hey! hey. a l b u m Coup de cœur de o n c d Sarah Cloud Cult. Comment s'appelle cet album et C'est bien, c'est vraiment chouette. à chaque fois que je l'écoute, ça me donne toujours des, des petits frissons. C'est bien. À moins que ça soit de te voir en face de moi, peut-être, Sarah、ah, bah, aussi. Ça va, j'ai dit les bonnes choses, c'est bon Tout se passe bien Oui, c'est bien. Bon, très bien. Allez, Allez papier 2008, <rire> l'année de l'électropop aussi. Un des meilleurs、euh, exemples hein, de ce style musical qui a vraiment émergé en 2008. C'est la sortie en septembre du deuxième album Nights Out des Anglais de m é d i c i e Métronomie et avec Métronomie, quand l'électro rencontre la pop, ça donne des sons comme ça.、Ah pour tout Les amateurs d'électro-pop, un des albums, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, évidemment. Il y a eu beaucoup de, de bonnes choses, comme Justice, par exemple.、Mmh. Il fallait que je le place, là. D'ailleurs, tiens, puisqu'on fait le, <rire> le best-of aussi, il faudra qu'on essaye de faire. C'est votre idée. En、ah. antenne, il se passe pas mal de choses. Le, les les le disques、pire. les plus pourris, ouais, les, ouais. Le, le pire de 2008. Hein, vous y réfléchissez, les amis. Et puis,、ouais. euh, on va marquer une petite page de pub. Et on revient avec deux invités. Ça sera Jacques et Damien, coproducteurs,、euh, ce mardi, hein. De la soirée électro du côté des Mardis du Grand Marais. Et puis on aura un autre extrait de FM, justement enregistré mardi dernier. En attendant, petite page de pub. Label rock. Label rock. Électriquement. Très satisfaisant. Toute l'équipe de Virgin Radio r o u e n vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous fait de gros bisous. Virgin Radio r o u e n Virgin Radio, Rohan. Label rock. Label rock. Électriquement. Très satisfaisant. c'est le Père Noël. Je suis venu vous faire un petit coucou. Allez, la petite British, là, vas-y, chante. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse h o p e and sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. もう Et、eh、oui, tous les records de retour. Donc, 19h10, il nous reste encore 50 minutes de très bon son. On va tout de suite repartir du côté de, de Riorge pour notre dernière session rediffusée, puisqu'il y a un autre concert. On en parle dans quelques minutes. D'ailleurs, tiens, on accueille.、Euh, allez, on commence par Jacques. Bonjour. Comment il va, Jacques Eh bien, ça va très bien. Bon, ça fait plaisir de te voir à 19h10.、Eh oui. t e s un petit peu plus réveillé <rire> qu'à 7h qu du matin, hein, quand même.、Hein. La pêche Ça va. Bon, la, la nuit se termine、euh, tranquillement. Tranquillement, enfin, mais... c'est pas, pas fini. Il y a encore une grosse actualité dans quelques jours, mais on va en reparler. Bon, très bien. Et puis à côté de toi, il y a Damien, un des DJs qui va honorer donc,、euh, les mardis du grand mari. a s Ça sera mardi. Comment vas-tu, Damien Salut la France Oh là là Américain oui,、euh... ou anglais J'ai pas reconnu l'accent là. r o u e n a i s r o u e n a i s d'accord. <rire> c'est un petit peu moins glamour. Et puis Sarah, toujours avec nous. Changement d'homme quand même.、Ah, changement d'homme. <rire> tu sais,、euh, deux hommes pendant une heure, après, il faut que je change. Ouais, les deux premiers, tu les as épuisés, mais bon, <rire> ils sont partis se reposer. Je sais pas s'il y a de la la Pizza l'entrée, ou je sais pas ce qui se passe en tout cas.、Euh, voilà, bon, allez on va écouter donc、euh, encore un autre extrait, deux autres extraits. On vous a dit,、euh, bah tiens, Jacques, t'étais présent, qu'est-ce que t'en as pensé de ce concert de François Morin C'était très intimiste, très calme.、Euh, pas grand monde malheureusement, mais、euh, intéressant. En tout cas, ouais, mélange de pop de chambre, hein, je crois qu'ils appellent ça comme ça.、Ouais. Euh, avec des compositions personnelles et aussi des relectures de standards. On va s'écouter d'ailleurs Killing an Arab, excellente、euh, reprise hein, des Cures, enchaînée avec un autre titre. Sarah, t'as le titre ou pas Certain people. Eh b e n on s'écoute ça tout de suite dans la Belle Rock. Tout de suite, un nouvel extrait des Mardis du Grand Marais. La Belle Rock, le meilleur du live. Le meilleur du live. With a gun in my hand, staring at the sea, staring at the s a n d staring down the b o w d e r that they are up on the ground.、Can、see the open mouth, but I hear no sound. I'm alive, I'm dead, I'm a stranger. I can turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive. I'm dead. I'm a stranger. I jump, smoothing my hand, staring at the sky, staring at the s a n d staring at myself, r e f l e c t e d in the eye of the dead man on the beach. I'm alive, I'm dead, I'm a stranger. Dernier extrait donc des o n c d Mardis du Grand Marais pour cette、euh, saison 2008、euh, FM qui était là du côté de Riorge mardi dernier. Killing an Arab, reprise des Cures et puis Certain People.、Euh, beaucoup d'excellentes de, reprises. D'ailleurs, je crois qu'il a terminé par、euh, Si mes souvenirs sont bons, Jacques,、euh, corrige-moi.、Euh, David Bowie, Life on Mars, c'était le tout dernier. Tout et puis Sarah, t a u r a s aimé puisqu'il avait repris、mm -hmm. euh, avant-dernière chanson une, un classique de Kate Bush. Voilà.、Ah, euh, fait, mardi、hein. du Grand Marais, c'est quasi terminé、Au、pour 2008. Avec... Oui, au piano à queue pour trois chansons. Il y en a qui ne s'emmerdent pas trop quand même.、Euh, C'était bien, François Morin.、Euh, mardi prochain et dernière session de l'année pour、euh, les Mardis du Grand Marais qui va accueillir、euh, bah, des, une production locale, Touilleur Attitude Production, représentée aujourd'hui par Jacques et Damien. Ça va depuis tout à l'heure Très bien. Très bien. Alors, Touilleur Attitude Production, bon, petite、euh, présentation pour ceux qui ne connaissent pas cette ASOS. Alors, Touilleur Attitude Production, c'est une ASOS qui a été créée il y a 5-6 ans. Euh, une association rouanaise avec une、euh, petite bande de joyeux lurons. Et le but, c'était un petit peu bah, de, de développer, des, de permettre、euh, d'organiser des concerts sur,、euh, sur Rouen et sa région. On a souvent tourné avec、euh, l'association Mablirot Full Dawa. On a fait venir.、Euh, Qu'est-ce qu'on a fait venir, Damien Il y a eu Babylon Certus,、euh, Les p e Tites Nacelles, Le Fred, La Mine de Rien, Nomade. Ouais. Des petits groupes locaux.、Enfin euh、Et n n f i e Papapoué aussi. Ouais, Papapoué de Lyon. D'accord, donc une ASOS qui est très active hein, quand même, on va dire. Très active,、euh, ça faisait longtemps qu'on avait. Qu on on avait y va tranquille quand chose même. On fait deux, deux, trois événements par année. D'accord, vous êtes、euh, combien de, de membres、euh, à l'intérieur de, de l'ASOS、euh, Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. ouais, ouais une bonne tous, quinzaine.、Euh, tous potes,、euh, je sais pas, potes d'enfance Tous potes,、euh, tous bénévoles. Un bon petit noyau de, bah, comme je disais, de, de joyeux lurons. Et、voilà. On i l à o est une association culturelle festive. D'accord, très bien. Et uniquement c o n s a c r é à la musique, alors, ou d'autres événements artistiques ou pas On est ouvert, on est ouvert à tout projet, mais pour le moment, on est ouais, musical. D'accord, donc vous avez、euh, contacté donc, les, les mardis du Grand Marais, l'équipe de Riorge. Comment ça s'est passé pour、euh, cette date en fait Bah、ça s'est passé en, en bonne collaboration avec,、euh, avec notamment Cyril, le gourou des Grands Marais. Ouais, alors il y a quelque chose qui a changé, hein, puisque quand on a reçu、euh, le programme hein, du,、euh, du deuxième semestre 2008, il faut dire que c'était pas une soirée électro, hein, vraiment qui était prévue avec DJ Click, Chinese Man, et c'était cassé, c'était Orange Blossom. Qu'est-ce qui s'est passé Alors c'était pas DJ, mais c'était quand même électro, c'était Electro World. Le problème c'est que、euh, la chanteuse d'Orange Blossom est partie. Et du coup, voilà nous on est r e s t é et on est restés a n s rien, donc on a eu l'idée de faire venir、euh, Chinese Man et DJ Click. Et je pense que、euh, c'est un bon, bon remplacement. D'accord. Alors, présentation un petit peu de, de, de, des artistes. On commence par la tête d'affiche. Est-ce qu'on peut dire que c'est DJ Click Comment ça se passait au niveau du line-up Qui va jouer en premier Il y a deux têtes d'affiche. En premier, ça sera Chinese Man. Chinese Man, c'est、euh, quatre mains, deux DJs. Euh, voilà, ça va du hip hop,、euh, Jazzy, avec des samples super sympas par-dessus. Enfin, franchement, ça vaut vraiment le détour. Et ils viennent d'où, non Chinese Man, ils sont de Marseille. D'accord, Marseille. Donc avec Chinese Man, et l'autre tête d'affiche, ça sera DJ Click. Ouais, DJ Click. DJ Click, quel genre DJ Click, e、euh, Electro World, New Jazz. C'est Un, un,、ouais, ouais, ouais. un Globetrotter qui s'inspire vraiment de, de plein de, de cultures musicales différentes. Ça va de la musique arabe, musique indienne, de musique des Balkans. Enfin, vraiment, c'est、ouais, pas fait mal、bon、de, de, de connotations et de sonorités de Zigan,、mm -hmm, hein, quand même. Sur、ouais. le peu que j'ai écouté, en tout cas, influencé par effectivement les Balkans. Il a d'ailleurs、euh, coproduit un album avec r e n Hartner qui était passé au grand marais l'année dernière. Exact.、Ouais. Euh, et, qui a notamment joué cette dame. Elle ne fait pas que chanter, elle est aussi actrice. Elle avait joué dans le film de Tony Gatliff. À Donc, deux belles pointures hein, qui vont venir、euh, du côté de, de Riorge avec、euh, le CTKC. Alors, CTKC, c'est、euh, plus local, hein, je crois. Bah, le CTKC, c'est le Cut Tac Rock t r e w C'est un, un trou de DJ local avec、euh, Bandiator, Celetta, DJ Rare et Chot Late, moi-même. Et voilà, on vient, nous on vient faire l'interplateau et vraiment pour, faire,、euh, pour bouger son corps. D'accord, donc ça va,、okay. être, euh, ça va être la fête, hein, le réveillon à, avant l'heure un petit peu. Ouais, réveillon ouais. avant l'heure, du son jusqu'à normalement une h e e u r et D'accord. e e m i d、accord. Voilà, donc、euh, vous êtes tous les bienvenus. Donc on va se coucher tard, c'est ça que tu dis On、yeah. risque de se coucher tard. Ah, il les... faut se coucher tard. T'as sur les infos le mercredi ou pas Eh non <rire> Je <rire> suis ah, dispensé. Quoi, ah, t'es dispensé. d'accord. J'espère que t'as une note de tes parents, hein, on verra ça.、Hein. Bon, très bien. Et、eh、bien, en tout cas, l'ouverture des portes, comme d'hab, 20h30, je suppose. 20h30.、Ouais. Tarif、euh, normal aussi、euh, 8, 6 et 3 pour les p o i n s de. 9,、oh, euh, pardon. Tarif plein, 9 euros, 6 euros, tarif réduit, 3 euros pour les Jones. D'accord. Et ça sera pas comme FM, il y a buvette hein, ce soir-là. Ah ouais, v o i l y a ouais, buvette. buvette. Bon, très et bien. Et il faut venir peut-être de bonne heure parce qu'on attend du monde. Bon, super.、Euh, Est-ce qu'il y a un site internet pour、euh, Toyeur Attitude Production ou pas Il y aura tout de s u i e production où il y a un MySpace. D'accord, donc il、euh, y, y a moyen d'écouter des, des sons de DJ Click, Chinese Man, Ouais, ouais, casés, ouais, ouais ils, sont, ils sont mis en ligne depuis、euh, un mois à peu près déjà. Bon, bah parfait. Le mot de la fin avant de se quitter、euh, une Petite dédicace à l'or des, des Grands Marais et à Stéphane chez qui on a bu l'apéro avant de venir. D'accord. i l nous é c o u t e j'espère. Ouais J'espère bien. Bon, bah、mmh. ça marche. a L'heure, en plus, on la connaît bien. C'est une habitude de la Bell Rock. Donc,、euh, bon bah c'est tout bon pour, euh, pour euh, vous. On se retrouve donc、euh, mardi. Allez-y. Ce、ouais. sera la dernière de l'année. Il faut vraiment foutre le bordel. quoi Tout simplement Ah Ça va être le feu. Ça va être bien. Tout、oui. à fait. Bien, tout, bien. Tout. Et nous, on se dit à mardi matin, très、ouais. cher Sébastien. Exactement,、bon、pour encore plus de faits divers, des entreprises qui connaissent la crise. Enfin, bref, plein de, de nouvelles joyeuses. Voilà. Allez, on, se, on continue notre r é t r o s p e c t i v e 2008 avec un des labels préférés de l'année, DC Recordings, un label anglais qui a sorti pas mal de, de belles choses en 2008. On citera en exemple l'album de Kelpé, celui de Paditzel, des Maxi et une excellente compilation, Sarah, Death Before. Death Before Distemper,、voilà. Volume 2. Avec dessus、oh. un trio. qu'on aime bien, and left-handed. Falling in the snow, and I turn r o u n d and there you go. And Michael, you would fall, and turn the white snow red as strawberries in summertime. Bonjour, c'est Robo Popitoel dans la belle rock. Moi, j'aime bien la musique bien forte. Parce que c'est une musique qui déchire ta race comme un coup de poing. La belle rock. La belle rock. Le son rock.、Goodbye. Come back to me. And know you feel the pain that I feel. I've heard that a thousand times. It sings behind every door. And I go rushing into the room. a I n nothing t at I all ran down i n to the street. I bathed in the city's n o i s h t seems no matter where I go, I still hear that bar She sang, b o h b y e And all the ships came in Before the storm began She sang, b u p a Come back to me I know you feel the pain Jumped o n the nearest train. I traveled down to the shore. I screamed into the w a v e But I still hear that roar. I picked up an old guitar. I tried to learn that song. It's been so many years now. Where did it all go wrong? I sang it every time. He sang it every time. You know I tried my best. He tried his best. s o n e x t i almost made a l m o s t meet China. He sang it every time We really stood ourselves out We t r i e d his u c h m o r We、oh. wanted so much more We wanted so much more We wanted so m e t h in r e We wanted something in. In. Every we so m e t h in r e We w a n e d so m u c i more We wanted so much o r e We wanted o u r s e l v e so u c We wanted so much more Come back to me I know you feel the pain that I feel. b u b a come back to me I know you feel the pain. Ah, Celui-là, je le laisse jusqu'à la fin. Tout simplement superbe. Je crois que c'est l'adjectif que tu cherchais, Sylvain. Oui. Les Tindersticks,、euh, groupe、euh, qui était en concert avec Deus au summum à Grenoble fin novembre. Au moins groupe、euh, des vieux de la vieille, puisqu'ils se sont formés en 1992 et 15 ans après leur premier album, hein, le groupe anglais qui est donc revenu. En 2008, avec un septième album The Hungry Saw,、so. ça fait partie de notre best-of 2008. Pareil aussi, Fleet Foxes, un groupe qui se retrouve dans quasi tous les best-of des, des médias. Je sais pas si vous avez regardé un petit peu, que ce soit du côté de Libération, Les Inrecruptibles, tout e、ah si, tout, ouais, la presse, même ouais, cette année, toute la, toute la presse est émerveillée、euh, devant cet album. Ouais. Ouais,、euh, on en avait parlé à l'époque, depuis fort longtemps. On souvient-toi, e s Sylvain,、euh, tous les barbus, hein, les 5、ouais. barbus de Fleet Foxes, l'album s'appelle Fleet Foxies hein, distribué par Coopérative Music. Encore une fois, il n'est pas trop tard pour découvrir ce superbe album、euh, qui lorgne du côté du, du folk hein, des années 60-70 avec、euh, des belles voix comme ça. Et ce qui était le plus surprenant, c'est sur un label、euh, où on a l'habitude d'écouter du bruit normalement, hein, sub pop.、Euh, la référence de sub pop, c'est évidemment des groupes comme、euh, Nirvana, Nirvana, Nirvana.、Euh, inventeur un petit peu du grunge, hein, vraiment、euh, qui avait soutenu、euh, à l'époque le grunge et maintenant, voilà, qui se mettent à sortir de très, très, très bonnes choses, dont les Fleet. Foxes, et puis premier morceau de notre dernière série, là un des labels, je vous le disais, un préféré de l'année, DC Recordings. m o n coup de cœur、euh, de l'année.、Euh, ouais, c'est vrai. Hein, une belle compilation Death Before d i s t a m p、uh, Volume 2. Donc,、euh, avec dessus、euh, bah, plein de choses comme Kelp, Padit Cell. Enfin bref, des, vraiment des très très très bons groupes. Voilà. On va accélérer un petit peu parce qu'on s'était un petit peu e n d o r m i、ah. tranquillement avec les Tindersticks.、Euh, Simon, toujours、euh, le plus jeune hein, de l'équipe, plein de stamina et qui aime bien écouter des trucs qui font、euh, du bruit.、Euh, ton coup de cœur, Simon, cette année, c'est Dyslexics. Eh ouais, ouais, ouais. Un petit groupe parisien qu'on s i f u e d e 4 membres avec Amy, Gazelle, Jess et Simon. Ouais, Tiens, déjà, déjà au niveau des, des, des, des noms, on voit、ouais. qu'on s'amuse du côté de, de Paris. 10, alors comme le chiffre, LEC, L-E-C, et le chiffre 6. On a compris après que ça voulait dire dyslexique en fait.、Mm. On n'était pas trop sûr au début, à la ouais, première fois qu'on a diffusé ça.、Euh, quel genre de musique font-ils、oh, Je veux dire morceaux assez, assez courts, hein, relativement courts, très rapides、euh, au niveau du tempo,、ouais. avec des cassures dans le, dans le, dans le, le rythme de la chanson. o、ouais, u une chanteuse, Amy, qui aime bien brailler. Hein, faut ah le, ouais, dire. La... Euh, le genre de, de musique qu'on écoute très fort à la maison ou dans la voiture,、euh, apparemment ils sont véritablement redoutables sur scène. Donc on va se faire une petite série un petit peu speed comme ça dans la Bell Rock. Avec,、euh, ben on commence par Dyslexix et après on aura Cap Bambino.、Ouais. C'est ton coup de cœur, oui. Et celui d'Ulrich、enfin, aussi. Celui d'Ulrich、ouais. aussi. Bon, bah très bien. Ulrich de Mato et de Hector, Hector、euh, sans son canapé maintenant. C'est la DSC pour、ouais. 2008.、Voilà. On reviendra un petit peu sur les groupes locaux un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez réfléchi sur vos Disques les plus pourris de l'année, Sylvain. Je sais que toi, tu, tu t es d'accord depuis un bon moment. Quoi, ah、alors. oui, il y en a. Ouais, et Puis on peut en prendre plein. On peut en、ouais. sortir plein en plus. d'accord Il、bon, y en a, a, a beaucoup de très bons. Il y en a aussi beaucoup de pourris. Quoi, hein, ouais Le plus pourri fait... pour toi, allez Coldplay. Coldplay. Sans problème. Ouais, sans soucis quoi L'album ou carrément、ah, mais, enfin, Je sais pas. Mais en tout cas, quand single est arrivé, j'ai fait non, j'arriverai e n pas à supporter. d'accord Et toi, Simon, t'as réfléchi ou pas Il、hmm, y a un truc qui vient de sortir. On en parlait. C'est le dernier album de o g l i n Echo. Moi, je dois dire que j'ai un petit peu du. Eu du mal, mais c'est peut-être parce qu'on l'écoute une fois par heure. C'est Jason Moraz. Moi j'ai du mal、oh, avec pas ça. C'est pas mal. Il y a Muse、ouais. aussi. C'était pas mal aussi. Ouais, il y a Muse, mais encore je préfère écouter Muse que Jason Moraz.、Ah, mais bon, bon. c'est mon avis personnel. Enfin voilà.、Euh, allez, d y s l e x i c s donc. She told me I love you. Fuck off. Vous allez voir, bah, ça bouge, c'est jeune et on aime bien dans la Belle Rock. On f t o u l t e r les tables là. Parce、ah, que je suis bien dans la Bellrock avec mon ami Popitoel. Alors, mon petit robot, pourquoi est-ce que t'aimes tant la ville de Rouen Parce que j'aime bien comme m o n s i u r s c a l Non, non, je suis détête, ça n'a rien. Il n'a rien dit. t e s s t o i Ta gueule <rire> Best of 2008, la Belle Rock、ah. qui monte en puissance. Ça dégage, hein, Sarah. Ouais, ça va. Mais tu as réussi à garder le casque, c'est bien Non, mais je l'ai mis sur,、euh, en haut de tête. Ah, d'accord, ok. Bon, tu termines、Tricheuse. j a l'année、ah. l i dire, i s r e tu t m e s l a n sur une bonne note, mais finalement, non, hein, non, non, non, non, non. non. Ça ne va pas, ça, Sarah. a、ah, l que vous croyez que c'est trois gars contre une fille. Qui vont gagner bah, Bien <rire> sûr, bien sûr, bien qui sûr. Bien、gagner. sûr, évidemment, parce que regarde, toi, qu'est-ce que tu qu que as à dire, Sarah Bah、moi j'ai a d h r é Ah bah voilà!、Ah ah ah、c'est、ah、l'homme、ouais. qui contrôle la situation. Voilà.、Euh, Simon,、adorez. merci pour ce petit coup de cœur. C'est bien.、Hein. Dyslexics, She Told Me I Love You, Fuck Off. Donc on rappelle que c'est sur le label français Fiat l u x un vinyle 12 titres. C'est c o n vinyle,、mmh. c'est sorti. Cannibal to be, et puis à l'instant, un duo Bordelais-Cap-Bambino qu'on a failli voir. On peut le dire maintenant, on a failli les voir au Mardi du Grand Marais, mais malheureusement, je crois que c'est un petit peu tombé à l'eau. De voir peut-être une surprise plus tard, on sait pas. On Interrogera Cyril peut-être début 2009. En tout cas, il y a un album hein, qui est sorti qui s'appelle Zero Life Night Vision sur un label anglais qui s'appelle Alt Delete Recordings. Et、euh, bah oui, c'est un des coups de cœur de, de pas mal de monde、hein. cette année. Un gros buzz sur Cap Bambino.、Euh, comment tu décris cette musique Sorte de New Rave un peu, ça se dit ça New Rave, ouais, ouais, pourquoi pas. Avec du la, de u d la punk, ouais. Ouais,、Je、attitude punk et puis、euh, rythme un petit peu、euh, rave, un peu Sarah ton époque, hein, toi,、euh, ouais, gueille, euh, de l'époque, toi, la g l l e de l'émission, là.、Ouais. Du bruit, du, du bruit. i r a ça. C'est la musique très mélodieuse. Un, un seul、okay. mot pour Sarah du bruit. D'accord. Je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont、euh, malheureusement être d'accord avec, avec toi. Oui, tout、mm -hmm. à fait. o、ouais, u mais il faut y repasser comme ça après la force, ils s'habituent comme ça. Exactement, exactement. En tout cas, cet Sylvain, album est bien. On n'a pas besoin de commentaires comme ça. Euh, J'aimerais faire un petit clin d'œil à Loïc, hein, notre voix off, qui nous a fait des de belles voix de, de, de Père Noël ce soir et puis qui nous a、eh、ben, présenté son petit robot. C'est une création personnelle, c'est Topi Noël, vous l'avez écouté.、Et、il est un petit peu vulgaire quand、un、même, hein, quand Topi quand Noël. Même.、Euh, en tout cas, il a l'air de, de bien s'amuser et peut-être qu'il y aura d'autres apparitions dans la Belle Rock en 2009 de Topi Noël. On aime bien Loïc quand il délire comme ça, c'est un petit peu le, le but de cette émission. voilà,、ah, oui. Allez, livraison 2008 pour un trio américain qu'on aime bien qui s'appelle Housewife. i l v i e e n t De Austin au Texas. Ils faisaient partie du Best of 2007 et ils font encore partie du Best of 2008 avec un maxi、euh, combien de titres 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres sortis cette année sur leur propre label Domestic Junkie. Architecture, Media, Superstar Academia, Visual Culture. I deconstruct. yearly assessing, Ça vous plaît? Y a pas à dire le best of la b e l Rock, ça envoie du bois. Et, et, et du bois de reine, bien sûr. <rire> <coughs> bon son. Ouais, ça, voilà, ça Ça claque,、hein. dernier coup de cœur de l'année en date Maxis u r、euh, un label Ninja Tune signé par le producteur californien d é d e l u s Ça s'appelle For Withered Friends. C'est sorti fin novembre et je crois que depuis fin novembre, on a dû vous le balancer au moins 5-6 fois. Donc, ouais, on était en train aurez... d'essayer de, de voir ça, on n'était pas sûr. Ouais. Donc,、euh... ouais, ouais, non, mais j'aime bien. Il y a de tout dans ce morceau. Je trouve qu'il y a ouais, de l'électro, il y a du son old school, il y a un petit côté Pixies pour、euh, l'ébraillement un petit peu de la chanteuse. Bref,、euh, que、petit、des bonnes ois, hein, choses. Hein, ouais, c'est bien, c'est bien,、mm. c'est bien. Euh, une version signée de Def Set qui a sorti d'ailleurs un album en 2008 qui est drôlement bien aussi, juste avant 5 anglais, et évidemment, hein, Sarah, qui viennent de, bah, de pas bien loin d'où tu habitais d'ailleurs. Oui, oui, oui, c'était à Woodbridge, c'est ça? Exactement, ouais. ouais. Cheeky c h i e k y and the Nosebleeds,、oui. souvenez-vous de ce nom, à mon avis,、euh, en 2009, avec le premier album,、euh, il devrait y avoir.、Euh, on devrait parler des c h i e k y c h i e k y and the Nosebleeds. Ils sont venus、euh, pour la première fois hein, en France cette année, d e c o n c e r t c'était en septembre à Paris, à l'Elysée-Montmartre et à l'Olympique de Nantes. Et si tout va bien, donc, avec le premier album, on espère avoir une tournée, pourquoi pas en 2009,、oh. et peut-être une date du côté de, de Saint-Etienne ou de Lyon. On espère, on espère. c h i e k y c h i e k y and the Nosebleeds, et puis juste avant, livraison, donc 2008, Pour Housewife, un des groupes fétiches de cette émission.、Voilà. Mmh. Vous i l à v o avez passé un bon moment ou pas Sarah, t as réfléchi sur le truc le plus pourri que t as écouté cette année ou pas Oh là là, c'est trop m <rire> <rire> nombreux. Il y en a trop. Bon, on s'est mis d'accord. Moi, j'ai dit Jason Moraz.、Euh, Sylvain a dit Callplay du côté nouvel album de Do Doc Gineco. C'est ça pour、euh, ouais, Simon ouais, Le retour de Mar-Désir aussi, on aurait pu dire. Oui, a s c'est vrai. Gagnant-perdant, pas terrible. p e u t t r e bien nécessaire. Mais、ouais. bon, faut voir. Peut-être que l'album sera. Oui, bien, pourquoi pas, pas, pourquoi faut, pas. faut rester ouvert. Sarah, non, des, des suggestions ou pas Je retiens pas les noms. Quand c'est pourri, j'ai l u b l i e Quand c'est pourri, t oublies, ouais. t as bien de la chance. <rire> Même quand t aimes bien, t oublies. Oh le. Ah merci. j u s e a final e a n n é e On va peut-être régler ça hors antenne. Qu'est-ce que vous en pensez <rire> Allez, dernier,、euh, dernier truc de l'année,、euh, Black Kids. L'album,、euh, on avait passé plusieurs extraits de cet album Parti Traumatique.、Euh, la révélation de la rentrée, c'était en septembre à un groupe américain de Floride hein, qui s'est créé en 2006 et qui a sorti donc cet album Parti Traumatique enregistré et produit par l'ex-guitariste de Suède Bernard Butler. Black Kids Look at Me, une des révélations de la rentrée 2008. C'en est terminé, cet album est très festif. D'ailleurs,、euh, une bonne idée d'acheter pour les fêtes de Noël,、euh, quand on danse en famille, comme ça. Ça, ça bouge, o a s Ça sera bien, aussi bien que la compagnie créole. Hein, on va se taper ça en général. Ça sera mieux que la compagnie o l、oh, Ça sera mieux que la compagnie créole, mieux que Mika. C'est les Black Kids, voilà. Allez, on va donc、euh, bah, se quitter. C'est terminé pour 2008. On dit au revoir, au revoir. Hein, un petit peu、au、en、revoir. avance, hein, puisque oh, oh, oh. pas d'émission, évidemment,、euh, la semaine prochaine. La reprise, ça sera donc le dimanche 14. 4 Janvier 2009 sur le 8 9, 4, 18h à 20h. Il n'y a pas de, de changement. Je tenais à vous remercier tous les trois d'avoir été、euh, présents ce soir.、Thank、et puis, je vous, re, je vous remercie, hein, Sylvain et Sarah, évidemment, pour le petit jingle Jingle Bells au début. <rire> Belle voix, Sarah. <rire> Sylvain,、Merci. excellente production. j a v a i s jamais écouté、euh, Vive le vent comme ça, mais、uh, désormais,、non. je ne veux l'écouter que comme ça. <rire> et bien, on voulait justement on voulait remercier le Père Noël d'avoir vraiment joué le jeu sur ce coup-ci.、Euh, C'est vrai qu'il était très, très occupé.、Ouais. Mais donc, ça s'est fait pareil. De mate parce qu'on n'a pas pu le rencontrer, et,、euh, tout s'est très bien passé donc、mmh. merci beaucoup. Alors ça fait、heureux. chier parce qu'en Laponi e ils n'ont pas encore、euh, la DSL, hein, donc c'était、ouais, ouais, un donc petit peu lent, mais on、voilà. s'en est, est sorti. Ouais, ouais mais à Saint-Pierre, il n o a pas de l u s n o n plus. Tout va bien. tout v Allez, bien a j'espère que vous avez passé une excellente、euh, soirée en notre compagnie. Sachez que sur http://labelrock.blogspot.com d o u b e s l s h l a vous retrouvez évidemment tous les track listings de l'année 2008. À partir de demain, vous pourrez réécouter aussi Le best of, partie numéro 1 et partie numéro 2.、Euh, voilà, une fois qu'on sera levé tranquillement demain, hein, on mettra tout ça en ligne et vous aurez、euh, l'occasion de réécouter tout ça, puisque je vous le rappelle, la prochaine émission, ça sera le 4 janvier 2009. D'autres choses à rajouter, Sarah Tu voulais faire、Merry、un peu、Christmas. sur le jingle ou pas non ou, Merry、ouais. Christmas. Merry Christmas,、ouais, d'accord.、Ouais, mais en même temps, si les auditeurs en ont envie de notre petit jingle, c'est notre cadeau de Noël, donc、euh, ils n'ont qu'à envoyer un petit email. Voilà, un email à v i r g i n e r a d i o r o a n e o r a n g e f r avant mercredi soir, hein, puisque l à la Sera t t a i o n s fermé e le temps de Noël et du p r e m i e r On revient tous. Je crois que la première apparition radiophonique, ça sera évidemment en direct avec la chorale. Ça sera le samedi 3 janvier contre Rouen dans le cadre du championnat Pro A. La Bell e Rock donc le dimanche et le retour de l'équipe au grand complet le lundi. Voilà. Allez, on se casse. Ciao, ciao. Passez de bonnes fêtes. Allez-y tranquillement. g o i t f r e z v o u s et tout. Et puis on se retrouve la semaine non prochaine, o u la semaine p r le 4 janvier. Un petit mot du Père Noël quand même. Merci Père Noël d'être. Rester jusqu'à la fin, il faut vraiment y aller là, Père Noël, d'accord allez. allez, tout le monde, on s'en va, Père Noël, ciao Père Noël Dites au, <rire> au revoir au Père Noël Au revoir Père Noël, Noël.、Oh, bon, bye Merci b o n allez, moi je me casse, sinon je vais être en retard pour ma tournée de cadeaux Je vous dis bonne fête de fin d'année, bonne santé à vous tous, surtout les rockers u Et la Belle Rock, ça recommence dimanche 4 janvier prochain Putain, merde, je serais pas là, moi Oh, mais chier